Ceux qui la là il ça. C'est C'est bien Vous L'œil, il y a quelque chose. L'homme a attaqué ma question. Faux. J'aimerais comprendre pourquoi je suis faux. C'est ma question. Je la parole, monsieur. Du cri des menus, prédicateur Que Dieu vous bénisse. Le Père, ce soir, à la postérité spirituelle d'Abraham, pas au grave. Que Dieu nous bénisse. Effectivement, ceux-là, ils sont sortis de la branche de William Marion Branham, donc des Branhamites. Et aujourd'hui nous disons que si quelqu'un est branamiste, c'est un filet de Satan pour envoyer les gens en fin. enfer. Mais ce qui vous prêche, c'est des effets rouillés. Amen. Parce que nous-mêmes, nous étions nous dans ce message. Mais frère, il faut avancer avec l'esprit de Jésus. C'est pas possible.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 Tout cela, Qu'est-ce qu que je prête de la Bible qui est faux Nous étions tous dans le message de William Marion Branham. Mais aujourd'hui, c'est l'esprit de Elie avec un autre homme, du nom de Kakou Philippe. Et nous allons démontrer d'abord dans les brochures de Branham, dans la Bible et dans ce que nous croyons à minuit. Parce que en réalité. Tous les esprits qui étaient dans les marigots, tous les esprits qui étaient véritablement dans toutes ces tribus-là se sont déplacés et se sont déportés. Et aujourd'hui, ils sont à l'église. Et qu'est-ce que nous disons Zacharie 14, 7 nous dit que.. Frère, y a... il faut prendre Zacharie 14, 7. Toi, tu prends Malachi 4, 6, 5, 6 mais ce sera un jour connu de l'éternel, mais ce sera un jour connu de l'éternel, mais sera un jour connu de l'éternel, pas jour et pas jour, pas nu Et au temps du soir, il aura de la lumière. Et au temps du soir, il aura de la lumière. Amen. Il y a un homme qui s'est levé aux États-Unis du nom de William Marion Branham et il a porté le message du temps du soir. Et le message du temps du soir, c'est le message de la. Restauration. Il a dit de sortir des différentes organisations, de sortir de tous les systèmes organisés et de venir à la parole révélée. Et cet homme, alors qu'il a prêché, nous, nous sommes sortis des différentes synagogues de Satan, telles que les églises catholiques, telles que les églises baptistes, telles que les églises évangéliques, toutes ces assemblées-là, et nous sommes venus au message de William Branham. Mais maintenant, lorsqu'il est mort, il est comme Elie, il est comme Moïse. Il doit nous faire sortir, alors que selon les livres d'Ephésiens, la rédemption a deux phases. Sortie de, puis entrée en. Amen. Amen. Or, oh, William Branham avait une mission de nous faire sortir, mais il n'a pas la mission de nous faire entrer. Et celui qui doit nous faire entrer aujourd'hui, c'est l'esprit de Josué. Et si Josué doit nous faire entrer, selon les Écritures, si quelqu'un aujourd'hui... Et a au message de William Branham où s'appuie sur le fondement de Branham est une prostituée. C'est pour cela, tout ce que cela vous prêche c'est les éperouillés. Ça ne donne plus la vie, on a récité les versets mais ce n'est plus cela. C'est le temps pour rentrer à Canaan. Amen. Et véritablement, qu'est-ce que William Branham a dit alors qu'eux, ils n'étaient pas dans l'esprit de Branham. Parce qu'en son temps, lorsqu'il parlait, il n'y avait pas autre vérité. Et l'œuvre de Dieu, c'était de croire William Branham a laissé, un souvenir pour tous ceux qui ont tracé. Et maintenant, tous ces fils du diable que vous voyez là, se sont infiltrés, pour venir réciter les versets au plateau. Merci d'avoir. Vous voyez, c'est William Branham qui a prêché, la parole par le signe. Si y a un enfant de Dieu qui est curieux, il peut aller chercher, parce qu'on sait qu'il est errant, on ne peut pas le domestiquer. Croire en quoi Prends au Seigneur Jésus-Christ pour toute ta maison. Applique le signe sur ta maison. Que feras-tu quand tu appliqueras le signe sur ta maison Jette dehors toutes les ordures, toutes ces jupes trop courtes, toutes les cartes, les cigarettes, la télévision. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un dit, que dans le message de William Branham, et puis il y a une télévision chez lui, il a maudit. Amen. Donc ceux-là sont maudits. Amen. Pourquoi Parce il qui est le père spirituel, un bandit spirituel d'ailleurs est venu avec un portail -à, -oui à télévision et il s'est réjoui. Et en réalité, nous savons que William Branham, ou un front Branhamis, doit se débarrasser de tout cela. Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout. J'aimerais que... S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai fini. J'ai celui qui m'envoie. Je, suis... je suis clair, je suis clair. Ceux qui l'a cité, celui qui a télévision, celui ça prouve bien que nous ne sommes pas bramis parce que selon lui, pour la matière ne pas bâcherer chez lui, Mais comment ça prouve que je ne suis pas bramis, mais qu'il soit en dessous quand même de montrer de la Bible pour les dire que regarder la télévision, fumer cigarette, et pécher. montrez moi cette OK Que Dieu bénisse. Qui ne montre pas ça, qui ne contribue pas d'autre là-dessus. Que Dieu nous bénisse. Au temps de Noé, il y avait une seule vérité. C'était de croire en ce que Noé disait. Peu importe la démonstration d'un docteur ou d'un évangéliste. Et Zacharie 14, 7 nous dit que William Branham avait le message de la restauration en son temps. Donc toute personne qui ne va pas s'inscrire dans le plan de ce salut là est un prostitué. Pourquoi? Parce que nous prenons d'abord dans la Bible, si il a son appel et il a sa commission, tu dois croire entièrement à ce qu'il prêche. Maintenant, il me dit de montrer dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas avoir la télévision Il nous montre pas les versets qui disent qu'il y a télévision, fumer cigarette est un péché. C'est tout C'est une question. Est tout. Que Dieu soit béni. Il dit <rire> que dans la Bible, il y a Dieu qui a envoyé William Branham. La Seigneurie par la nature, Jésus est bien, Bible la été télébandée, à part les perroquets, ils ne sont pas là pour le faire pillage. Bref, bref, bref, brève, Ne pas te qui peuvent préserver. Je peux raconter ce qu'il veut. Si ce que dit dis n'est pas fondé sur la Bible, je ne suis qu'un orateur simple. Je ne suis pas un prédicateur. Ce n'est pas la prédication d'un homme qui se dit Homme que Dieu doit avoir pour recourir la parole de Dieu. L'âme de, de Dieu a la parole, il n'est Dieu a commencé à mettre la parole. Parle à la Amen. Il n'est pas de commencer à dire prophète. parole. C'est une bataille Il montre-moi le verset qui dit qu à tu es affirmé avant ce qu'il reste un péché. Tu n'as pas le verset là. Le débat va faire. Vous voyez, seul quelqu'un qui est maudit, qui ne peut pas la parole d'un prophète. J'insiste Il y a une seule chose à laquelle les gens sont habitués. Et tous ceux qui ont sont habitués à une seule chose. Il n'y a que la parole. Je reconnais que je suis le disciple légitime d'Avodio. Je suis le fils légitime spirituel d'Avodio. C'est ça. Avodio de je suis sur enfant de la foi. Il y a télévision. Chez lui, moi il oh, y a ont dit. la télévision chez moi. Il a pas de qu'il a la télévision, moi il a pas qui qu'il a télévision. Parce que aussi longtemps que n'a pas bien versé, Et qu'il y est maudit, c'est que la parole de pas dit à celui Parce que, le que qu'il vient verser, c'est dit que lui qui a la télévision. Maudit. c'est que c'est toi, toi qui es maudit, toi qui Alléluia Amen Et on peut le dire 4 et 6 le dire Oui C'est la force de vous frère. C'est la force de vous frère. Que j'ai fait de cette chose Que fait la tenderie du Seigneur Une application à ma personne Une application à ma personne et À celle d'abandon À celle d'abandon Afin que vous appreniez à nos personnes Afin que n'importe qui a pris à nos personnes à ne pas aller A ne pas, ne pas de, de ce qui est écrit Au delà de ce qui est dit Il a écrit où qu'on ne doit pas regarder la télé. Il a écrit où qu'on ne doit pas fumer cigarettes. cigarette. Ceux qui fabriquent les cigarettes, ils sont mis dessus à but dangereux pour la santé. Si tu vois que ce n'est pas dangereux, pour la santé, c'est ton affaire. Il y a besoin de venir les vie pour Celui qui vit la vie montre-moi le verset qui le dit. Je suis pas là pour les émissions. Merci, Laura. Je ne de la vie. Amen. Et le Philippe soit béni. Amen. Au prophète, soit maudit. Amen. Amen. Amen. Amen. Maintenant, Osée 12, 14. Osée 12, verset 14. 14. Et par un prophète. Et par un prophète. Et par un prophète. Dieu fit monter Israël d'Egypte. Et par un prophète, il et par un prophète qui fut gardé. De Chronique 2020. 20, 20. Il se levait de bonne heure le matin. Il sortait bon vers le désert et le témoin. Oui. Et comme il sortait, Josaphat s'était là et dit. Écoutez-moi Judas. Écoutez-moi Vous habitez de Jérusalem. Et vous habitez de Jérusalem. Croyez à l'éternel votre Dieu. Croyez à l'éternel votre Dieu. Et vous serez affermis. Vous êtes affermis. Croyez à ces prophètes. Croyez à ces prophètes. Et... Celui qui ne croit pas un prophète est maudit. Celui qui peut contester la parole la... ah, les... a... y de William Branson, sont un maudit. La postérité spirituelle, la bonne qui il comme maudit. On il Il a pris un verset. C'est a pris un Il a pris un Oui, c'est tout. C'est comme ça qu'on comprend. Non, C'est ça On ne fait pas ça, on ne fait pas ça ici. C'est Ce que vous cherché là, vous ça, Non, on ne la... fait pas ça s'il vous plaît. Quand il ne il y a des gens qui sont pas contents, là. ils sont contents. C'est ça qui me plaît. <rire> Alléluia. un homme qui est au de tous. Il doit être celui de prêt. Alors, il dit Dieu y débaisser. Il n'y a pas de voisin. Voilà. C'est le gars qui n'est pas contents Alors, il disait que le prophète, c'est lui qui ne coûte pas le prophète qui soit maudit, oui, oui. qui ne coûte pas le prophète qui soit l'étranger. Mais le prophète, là, c'est que le prophète a dit. C'est que le prophète a dit ça. Il dit ni le prophète d'abord de cela de Dieu. Jamais. Je 1 1. un un. C'est tout. Est-ce qu'on en comprend? Je jamais dit. Je jamais dit. 1. Au commencement, au commencement. Tu créé la, la terre. Dieu crée les cieux. commencement, tout commence où? On nous parle de Dieu. On nous parle de Dieu. On ne nous avons pas parlé. On vous parle d'abord commencement de la création. Et plus tard, pour le salut. Plus tard, pour le salut. On va voir si on nous parle encore d'un autre type. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Voilà ce qui est clair. Nul personne n'a un de Dieu. Genèse Je et Jean chapitre dans verset en 1. Au commencement. Encore, pour le salut, la rédemption. Pour donner la vie et donner le chant, La Bible nous parle de en commençant, en commençant, parole, quoi? Au commencement. Au commencement. était la parole. Et La parole. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole est Elle la Puis un de votre En C'est de la c'est trouve là Je dit, montre-moi où c'est écrit qu'elle fumait, regardez, te est y la péché Dans la Bible Amen On ne Dieu soit béni. Dieu soit béni. Effectivement, soit Verset 7. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Euh, écoutez. Arrêtez 14, 18. Toi, tu apprends la bombe. Oh, ah, le Seigneur, l'éternel, ne fait rien. Oh, Dieu ne fait rien. Il ne révèle son secret à ses sept. Celui la... qui veut connaître la pensée de Dieu, c'est par un prophète un messager. Amen. C'est par un prophète de maudit. 2 Corinthiens 6 14 à 18 Alléluia Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vous qui y avez créé ce bruit là. 2 ah, oui, Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 14 à 18. Ah. Ne vous mettez pas sous un jour de mal assorti. Ouais, un peu. Ne vous mettez pas sur un jour mal assorti avec les incrédules. Oui, car quelle participation y a-t-il entre la justice La justice et la divinité. Amen. ou quelle communion entre la lumière et la ténèbre, entre la lumière et la ténèbre, rien. Quand en commun rien pas quel accord de Christ avec Péliard, quel accord il y a Christ et Péliya Rien. Ou quel part a le croyant avec les Le croyant puis les qu'est-ce qu'ils ont en commun Rien Et quelle oui. convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Oui, le temple de Dieu et les idoles, qu'est-ce qu'ils ont en commun Rien Car oui. vous êtes le temple du Dieu vivant Nous, nous sommes le temple du Dieu vivant Amen. Selon ce que Dieu a dit, dit J'habiterai au milieu d'eux J'habiterai au milieu d'eux J'y marcherai, y marcherai Et je serai le Dieu Et je serai et Dieu. Sera mon peuple Puis, sois séparée, sois elle se séparé, dis Seigneur. Seigneur. sais pas ce qui est vu. Ne tu pas ce qui est vu. Alléluia. C'est vrai, Oui, il parle maintenant. Mais Dieu qui n'arrive pas à montrer les limites de ce qu'il y dit. Bon, il y a des deux versets a dit Dieu verset. Jusqu'à ouais. ce qu'il voit y tout cet écrit, que télévision cigarette est péché. Ouais. Alléluia. Proverbe 15, verset 6. N'ajoute rien. N'ajoute rien. À sa parole. Prophète ou pas prophète. Un prophète. La Bible a été claire. Si un homme vous annonce un autre c'est celui qui a déjà écrit là, parlez-y maintenant. Nous disons d'un N'ajoutez rien. N'ajoute rien. à cette parole. à cette parole. De peur. De peur. De peur. De peur de que Dieu te reprenne. Que Dieu te reprenne. Et que tu ne sois pas menteur. C'est celui qui, qui marque d'Abima qui suis secoué à maudit. C'est la marque, mais tu maudit, maudit, maudit, là à c'est joli à mais tu finis tout ça là, montre où c'était qui que alors, Fumez cigarette, regardez qu'est-ce péché, oui, pour qu'il soit oui, pour qu'il soit conscient, alors, c'est tout, allons-y, une seule question, c'est tout. C'est là que le chien nous sortit. Oui, rajoute à ces parole. Il faut que tu me battes la preuve fois pour dire y citer. Pour que je sois conscient que vraiment, celui qui réagit à la télévision de la Bible, il est réellement ce serpent. Oui, celui qui filme ce qu'il est y sur la Bible est vraiment serpent. On dit table des citoyens avec Dieu tout cela. Mais on parle de païens et de chrétiens pour nous comprendre ça. Je à ces paroles. Je Que Dieu ne te reprenne. Et que tu ne sois trouvé Et que tu ne sois trouvé. Ou bien vivre comme des jésus de Comme étant menteur. Matthieu 24, 35, Et, et Jésus je je dis, dit Le ciel, le ciel et, la et la terre passeront. Mais mes paroles ne me passeront point. Ne passeront. Peu importe la vie, la torture d'un certain prophète Que vais montrer où c'est écrit. C'est le péché. ne connaissez pas ce verset Inutile de continuer de de pas. C'est C'est tout. C'est tout. C'est il C'est C'est tout. C'est Que C'est Dieu soit ah, Que le Dieu de tout. Philippe ah, soit ah, béni Apocalypse 22, verset 6. Alléluia! Apocalypse 22, verset 6. Qui dit, dit, je reprends encore pour dire qu'un prophète parle, un prophète authentique, celui qui ne croit pas à ça est toujours maudit. Amen. Et il me dit Ses paroles sont certaines et véritables. Ses paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur. Dieu des esprits, le prophète, a envoyé son ange pour montrer à ses esprits les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Et le Seigneur Dieu des esprits, c'est. De prophète. Dieu ne peut s'exprimer qu'au travers de son prophète oh messager. Amen. Et Donc, Amen. si un prophète est messager authentique, est confirmé par les écritures, tout ce qu'il dit est un âme, I'm gonna to reçu la parole avec toute bonne volonté. Lui examinera chaque jour dans ses pour voir si la chose était ainsi. Amen. Amen. Amen. Donc William Branham a ramené les gens véritablement à la foi apostolique. Lorsque il leur a pris véritablement pour dire que tous ces systèmes organisés sont du diable et il leur a donné la foi doctrinale. Mais maintenant. La foi de l'enlèvement, la foi véritable vraie, j'insiste Il a lu ces deux versets. Il et lue, est passer, aussi. Claire, non tu as fini les oh, deux Ça va des deux. Tu tu peux tu peux les versets Mais pas Il va parler, il va parler, Je parlerai plus. je parlerai plus, parler Jésus, verset il 29, je vous va dire ça, et puis je conclue. mais je... c'est la Russie, c'est la Russie vraiment, c'est la russe. c'est la Russie, je... c'est la c'est la c'est la Russie, c'est là. c'est la c'est Il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 Amen! Alléluia! Honneur! à Jésus! Autorité! Jésus! Écoutez! quelque chose! C'est un peu Soit en train de lutter, militaire. De lutter. Ne, il doit parler jusqu'à plus va dire. il va dire quoi Ça veut dire que bon Dieu, le Bram, ne sera pas. Il va dire quoi Il va dire quoi <rire> J'ai dit William Bramique, lui il est fort. Parce que voilà ce qu'il a placé. Et voici ce qu'il a secret. C'est comme ça. On commence à mettre la parole. Il ne suis pas là pour des discours. Quand vous ne voulez pas dire, c'est vous que vous voulez me faire, mais moi, il ne me fierce pas. Il y a un seul type qui peut fierce, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la fera. Un homme qui vient, qui se livre, la masturbation permanente, c'est vous, mateur. Alors, pour ma première version, puisqu'il disait, le il, lise, il suit, là la de, des de, de manuscrits de William Ram, je lis ici, qui dans ma maison, c'est la prochaine. De je te remercie Les brochure de Tancou Le cri de Muglia plati La brochure de Tancou Philippe Il est pas nécessaire pas ça Voilà Alléluia Et on va voir, quelqu'un plaisanterie de Et Philippe. Et deuxième, la deuxième qui fait de la vie de la Bible. On va voir, Tabou philippe vous dit qu'avoir soit dans un pays est un péché. Avoir soit dans ce pays les des animaux. Un saut. Un saut. Un saut. Un saut. Un saut. Un Un saut. Un saut. Un saut. Un saut. Un saut. Un saut. Un saut. Un saut. Un saut. Un Radik ale widzisz? nous ça w ogóle? Czy ty So. Même un saut ma maison est un péché pour un paysêm qu'un saut est un so péché pour un pays un parc. n' parc. d'accord d'accord Mais pas un saut so. mais pas un saut so. un sau so so est un péché elle so est un péché neutre et neutrre elle un caché neutre pour un c'est pareil pour quelqu'un qui insist gens dans chez chez lui c'est pareil pour quelqu'un qui estsche dans chez Il dit ainsi, dit le Seigneur. Il dit ainsi, dit le Seigneur. Libérez-les. Libérez-les. Sinon vous serez frapper des malédictions. Il a prophétisé comme ça, les gens n'ont jamais libéré le hommes. Mais surtout nous-là. Nous sommes sont nous sommes bénis. Parce que c'est écrit et tu lis. C'est ah, votre problème qui a raconté ce sortif-là. Vous voulez. À, à, à, mais c'est des hypocrites. Vous pas les verser où c'est écrit, qu'elle regarde la télévision. En, vous pouvez jouer au ballon. Vous pouvez avoir vous vous vous vous êtes vous êtes de ce diapositive. Vous sortez. Claire. Pourquoi Laissez pourquoi. Oui. Écoutez, quelle est la première citation de y la livre d'un brochure, un deuxième de la Bible. dans la première citation on brochure. Oui, la quantité de sortir, vous pouvez faire du, du sport. Vous pouvez faire du sport, mais gardez vous du football. Et vous pouvez, comment dire ça. Un soldat ne chante pas les chants qui sont chantés dans le maquis. Un un morceau entre les feux, moroso, c'est un moroso, moroso. Si tu as chanté cela, c'est péché de lécher. Un démon humanisé. Écoutons maintenant. Si la prédestination. Si la prédestination. La prédestination. Mmh. <coughs> oui, on voit pas ici y encore le cas de Judas. Il disait que Judas est sauvé, mais Judas a perdu le salut. Nous lisons. Philippe déclare. -Philippe déclare Ce n'est pas Dieu. Ce pas Dieu. Ce pas Dieu. Pousse les gens à rejeter qui pousse les gens à rejeter. Mais Dieu sacré, qu'ils rejeteront. Oh, le Seigneur de a dit, nous ne pouvons venir, moi, si le père qui m'envoie de vie. Mais si un fils du diable écoute cela, si un fils du diable coûte cela, il dira, Là, mais, piquez, piquez, piquez. mais si tu as bien choisi les saints, les condamner les autres. Oui. Vous parlez à l'église. Vous parlez à l'église, frère. Frère. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. C'est un ministère souverain. Voilà. C'est comme un concours d'artillerie à fonction publique. Il faut pas la présidence, à un beaucoup d'artillerie à fonction publique. Pour l'État. il Oui. Avec cela, oui. oui. vous voulez que l'État améliore les dix personnes. Il va tirer. Ok. Aller composer avec foi. Allez composer avec foi. Et, et si un ange de lumière venait me dire que je ne resterais pas sauvé. Oui. Comme lui teera, <rire> Dieu inscrira mon nom. Dieu inscrira mon nom. Mais qu'est-ce qu'il a dit la Mettra Bible? Il a déjà dit. Oui, et tout ce que je dois faire? Tout ce qu'est-ce qu'il doit faire? Ça devient un chanton. Ça devient un chanton. Comme je suis que comme je mon nom ne soit pas effacé. Donc lui, pour lui, t'as vu Philippe, cela sa là de Christ, lui, de Philippe. le nom de Jidah Dieu, mais la Bible a choisi son nom à Dieu. Effacé. Mon nom. <rire> Alors, Alors, qu y Alors, Alors prédicateur qui meurt, déclare Retournons à la jeunesse Retournons à la jeunesse Quand Noé, quand mourut, il a la pression ce jour des morts. Quelle est la Bible qui dit qu'elle doit aller pression c'est lui mort Oui, ça dit qu'il y a des sont zombies, il est fou, il, sur le il, il est, fou. est sûr seulement. C'est <rires> ça. Il le ça, c'est ah le il a que que que Ça, c'est le minimum. Ça, c'est Ça, c'est dire c'est c'est Les enfants de Caïn refusaient. un homme qui a tourné, il va refuser la parole de Dieu. <rire> Mais ce ne s'est pas accepté. Oui. Quand Jérémie fut tué par les régions de son temps, Voilà. il y a apprécier à ceux qui n'avaient pas cru en Noé. Hein? Mais malgré leur tourment, ils étaient à Jérémie. Oui. Ah. Quand ils ont fait un un Quand ils ont fait un Quand chaque prophète. C'est ça la qui va Mais Il dire que ce qui est le minuit. C'est trop facile. c'est que j'ai envoyé est trop fort. S'il n'y a pas plus fort que ça pour venir détruire ça, il sera difficile. Donc il n'y a plus de vieux pour que quand vous prêchez vraiment. C'est ce que la Bible dit pour qui. C'est ce que vous Je suis pour qui le minuit. Mais qu'il ne croit pas que ça soit gratuit. Jamais, C'est ça. Je crois que le ministre est un ministère, mais il ne croit pas que ça soit comme Je pas parce pas que ce qu'il dit là. Est-ce qu'il est bénéfique le... le... le... le... y pour faire des pour comme les Il n'a pas est fini, fini là. Qu'est-ce qu que à ah, ouais, les... non, non, Vous, la. La, la profession publique. La profession, profession publique. Et cette sublime doctrine, cette sublime doctrine est incontournable. Est incontournable. Même, même pour les péchés très léchés, pour les péchés très léchés, pour les péchés erreur pour les péchés. Par, par, par exemple. À, voilà la Par exemple, si quelqu'un, si quelqu vous demande de l'argent, de et que vous le lui donniez, oui, sans, question, sans question, Et qu'il joue, qu joue à la loterie, Vous achetez de la poisson, ou, ou la cigarette, Ou si oui, vous brûlez, oui, si, vous, mimez, oui, si vous, mimez, oui, vous vous trompez pour chanter un champagne, vous pour un champagne, vous pour un Vous, en vous en êtes coupable. Vous êtes avez... pour <rire> Si vous pêchez légèrement. Si vous pêchez légèrement. En parole. En parole. Avec une personne. Avec une personne. vous saviez mon cœur. Que vous saviez mon cœur. C'est un péché très grave. C'est un péché très grave. Vous ne devez pas faire une Vous ne devez pas faire une sagesse. De mots. De mots ou expressions de rue. Le douci. Vous voulez vraiment voir ça. Comment de la couleur Oui. Mais tant d'abord, après ça, tu ne vas pas le faire. Alors a fait la paix, on a fait Il est prêché lui maintenant! Les gars, il y a assez de bruit! Maman, il est prêché lourd! Pour le péché lourd! Nous n'avons pas le droit de la parole! Voilà. Et si y a un frère, il si n'y a, y a pas de considération pour nous, ou ouais. pour le message, pas commettre un péché de sexe! Va commettre un péché de sexe. Je demande que, que trois mois après la confession. Il vienne ici, ici avec la fille. Avant qu'on ne prie. Avant qu'on ne prie. Et c'est juste. Juste. juste. Un frère pose la question. Qu il y a un bandit dans son ami qui ne zombie zombie. Et si elle ne veut pas venir, elle permettra. Tu dis que quand la a pour trois après la confession, vous priez pour le monsieur, elle ne peut pas venir faire quoi Elle ne répond, Il répond quoi Elle ne pas venir pourquoi pourquoi Elle ne pas, pas Pourquoi Elle ne pas, pas, pas. Quand ce frère était à l'hôtel, elle la accepté ici. elle a accepté, elle ne Elle Elle Elle a Et Et si Elle viendra. Pourquoi ne viendra-t-elle pas Quand voilà. ce frère a été ça de pour l'avoir à l'hôtel, ouais. il sera sage pour l'amener ici. Il sera ça pour l'amener ici. Ici, si elle acceptait d'aller à l'hôtel oui. pour être déshabillée. Ce voilà. n'est pas d'aller te moquer de venir. Voilà. Il a tenu de l'amener ici pour qu'on voit. on qu'on vérifie dans ce truc-là. Si elle n'est pas enceinte, ah. oh il y a <rires> Ah, c'est vraiment Nous voyons une race. Nous un voyons une race. Le un service du diable. Le service du diable. pressant, Préchant. Quel chrétien peut boire la colle. Quel chrétien peut boire la colle. Devenu polygame. Oh, je dis maintenant, fabriquez le Pressant, Préchant. Quel chrétien que peut boire la colle. Voilà. Devenu polygame. Ah, la polygamie a été déclarée par le Dieu d'Israël. Joue au football. Joue au football. Regardez le football à la télévision. Regardez le football. Oh! Le football et la Vous voyez, vous voyez Soit ces personnes. Oui, vous voyez, vous voyez, vous pouvez faire du sport. S'il vous plaît, écoutez ça. C'est très important pour vous, vous mettre en garde contre cette, cette rue-là, ce venin mortel. Vous pouvez faire du sport. Parce que chaque message doit produire la vie. Ce qui les disciples de Satan doit être réellement Satan. Où ils sont là, ils sont très. Vous pouvez faire du sport. Vous pouvez faire du sport. Faire du footing. Faire du footing. Même. Gardez-vous du football. Mais gardez-vous du quoi Est-ce que football le football ne passe pas Ça va être souhait Écoutez Le bouton Vous faites Satan je n'ai jamais joué au football. Je n'ai jamais joué au football. Pour regarder un match de football. Pas y plus pas un ballon Pour regarder un film à la télévision. Pour regarder un film à la télévision. Depuis 1993. Depuis 1993. Hey, Jésus m'a conduit à jeter jeter à la poubelle ma télé. <rire> Moi, je traite que vous de faux parce qu'il a dit ça ne va pas de la vie. Vous me traitez de faux, j'ai dit quoi qui ne va pas de la vie. Galacte 1, 6 à 9. Je m'entends là. Quand vous vivez, moi je Que vous détruisez proprement Avec ce petit bandit là, je m'étonne que vous détruisez proprement Dans celui qui vous a appelé. Vous ne voici un midi. Vous Faites-vous lui, mais dis-moi où ça dit. Oui, je m'attends. Je m'attends. Que vous me déteniez si promptement. Que vous me déteniez si promptement. C'est celui qui, qui vous a appelé. Par la grâce de Christ. Par la grâce de Christ. Vous passez à un autre évangile. Vous passez à un autre évangile. Non pas qu'il y ait notre évangile. Non pas qu'il y ait notre évangile. Mais il y a la chèque qui vous trouve. Il y a des bandits qui vous trouvent. Et qui veulent raverser l'évangile de Christ. Il veut renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, qu'un nous âge du ciel. Qu'est-ce du ciel Annoncera notre évangile. Annoncera notre évangile. Que celui que nous avons prêché. C'est celui que nous avons prêché. Ils sont maudits. Ils sont maudits. tu à train de s'exprimer il exprime simplement à sa, à sa spirituelle ce n'est pas pour tout le monde amen. jésus dit ce qui est caché appartient véritablement à lui dieu c'est ce qui est révélé appartient à ses enfants amen et nous allons prendre un champ, chapitre 2 verset 14 à 15 capable de d'horizon qui cité ta famille Le si les gens qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. celui qui fume un dragons dragon. Parce que vous, ceux qui est dans le monde. Uhum. Oui, la compatisse de la chair, la compatisse de la chair, Et la des yeux. la l'orgueil Et l'orgueil la la vie, la la vie, Et la vie, la la vie, Et la vie, le... du... et mm. et et monde. monde. Tout ça, la vie, la vie, la la la vie, la Tu as vous que là. Je as vous tes souliers là. Je la la maison C'est là. le là. verset. Je là. N'aime pas le monde Ni les choses qui sont dans le monde Ni les choses qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde Si quelqu'un aime le monde la... à chaque génération, kałopet do ascendi, czy te potra parole, il do interpréter cela. Amen. Tu chapitre 14. Alléluia C'est un C'est un poignet C'est Il est prêt Alléluia, nie, a kapoczyni brzmi, a sa patatia, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, a a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, Tout seul, oui, tout seul, je suis enseigné que la fin de minuit, allez allez-y, allez-y, allez-y, allez-y, allez allez-y, allez c'est sourd, si l'arrivée du le chrétien fume, cela ne joue purement sur son salut. Voilà ce qu'il y Parce que la Bible n'a jamais dit ça. Si tu vois qu'est-ce qui est -ce qu y a bien pour toi, ça la gâche que toi. Ce n'est pas bien pour toi, il faut arrêter. Tu vois qu'un poisson ne te fait pas du mal, va voir. Si ça te fait du mal aussi, il faut arrêter. Voilà ce qu'il y Est-ce que ça n'a pas besoin dans la Bible, ça va ça Et actuellement, pas de qui de lui. Il y a Bonne Falcari, il y a Mbra Favre, il y a Sakardi à Tien, et il y a Toku Philippe, pour être ce qu'on a qui a le frère. Vous avez le problème qui est soulaire. Et cela va pas de la campagne de Tacou Philippe. Nous ne disons pas. La vraie campagne de notre Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui le fait. C'est le Dieu qui fait la campagne de publicité de son œuvre. Alors, nous allons écouter notre ami. Ne dis pas qu'ils avaient un sac de fruits. Mais la Bible dit c'était nu. La nudité est claire. Nous allons continuer. Mais là, pas. Ils ont été créés nus. Ils ont été créés sans vie. Ils se promenaient au château sans vie. Oui. Le serpent, le serpent était le plus rusé. Était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Était le plus rusé que l'Éternel Dieu avait fait. Il y a la femme, il y a la femme. Dieu, Dieu a-t-il réellement vraiment dit A-t-il rien vraiment dit Vous ne, pas vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Nous mangeons tout. Quand mais quand de fruit de là Mais quand de fruits de là Il n'est ni à l'orient ni à l'occident. Mais leur milieu Dit. Il faut être aveugle comme cela. Vous n'en pas. point. Vous n'en pas. Et vous ne y touchez point. Vous ne y soutenez pas. J'espère que vous ne y mourriez. Quand on parle de l'âme de la Bible, Matthieu 7, nous parle de quoi Matthieu 7, 15 ans. L'âme, l'homme a été toujours divifié comme un âme. L'âme est toujours divifié dans la Bible de la Sécurité comme un âme. Nous nous sommes gardez Ils viennent à vous Ils viennent à vous Ils viennent à vous en vêtements de vous à vous la viennent à vous Ce à sont sont vous les reconnaîtrez vous les reconnaîtrez. à les fruits. De vous, les reconnaîtrez, vous les reconnaîtrez, à vous Ils viennent à vous Ils viennent à vous vous les reconnaîtrez, vous Ils vous les Mais c'est vrai, je ne comprends pas. La milite, vous les reconnaîtrez Allez, fruit Allez, fruit Peuille-toi de Maintenant, on parle de pauvres, mais on permettra du mal d'un nabras et ça. comprends Maintenant, le fruit du feu là, c'est la prédication qu'il tient. Le fruit du feu, aussi, la prédication qu'il a, tient. Tout bon arbre Tout bon arbre Pas de beaux fruits Pas de beaux fruits Mais le mauvais arbre Mais le mauvais arbre pas de mauvais fruits Pas de mauvais fruits L'homme la question au jardin est la personne du diable. Est était sa prédication qu'il allait venir tenir devant elle. Marco 8 22 à avec oui. Il s'est rendu à Bethsaïda. Jésus s'est rendu à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle oui. oui, quand le pria de toucher. Quand le pria de toucher, et il prit l'aveugle par la main. Il pria avec par la main, puis il il mit de la salive sur les yeux. Voilà. Lui imposa les mains. Il imposa la main. Et lui demanda il demanda s'il voyait quelque chose. Il a demandé à l'homme aveugle, qu'il a dit guérir s'il voyait quelque chose. Il regardait et dit, l'homme regardait et dit, j'aperçois les sons. J'aperçois des hommes. Mais sans Mais j'envoie comme des âmes. Marc le le 8, marchent Marc 8, à 25. Il, il regarda et dit. Il regarda et dit. J'aperçois les hommes. J'aperçois des hommes. Mais j'envoie comme des sabres. Mais j'envoie comme des sabres. Et qui marche. Tu vois maintenant. Dans la Bible, l'âme qui visit toujours l'homme. Nous lisons maintenant Genèse. Continuons. Mais quand ton fruit de l'arbre quand ton fruit de l'arbre, attention, attention Dieu a dit, vous ne mangerez point. C'est ne vient que ce qui la personne du diable. Maintenant, ce fruit, c'est la prestation, la prédication. Tout ce qui va sortir de la bouche du diable, n'écoutez pas. Parce que tout votre produit, tu as écouté ce que le diable a dit. Ça va te conduire quelque part. Oui. Alors le serpent dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait. Mais Dieu sait que le jour vous en mangerez, que le jour vous en mangerez, vos yeux souffriront, souffriront. Et vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce qui va se passer La femme. La femme dit que l'arbre était bon à manger. On ne dit pas que le fruit de l'arbre était bon à manger. On dit l'arbre lui-même là. C'est bon Et agréable à la vue. Agréable à la Mais toi, qu qu Et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Si toi, tu as, tu as l'intelligence sous prétexte que tu as mangé pour... Bon, moi, je ne crois pas ça. Oui. Elle a pris de son fruit. Elle a pris de son fruit. Et elle en mangeant. En d'autres termes, elle a accepté la prestation, la prédication du diable. Elle est passée à l'axe. Elle a tendance à son mari. Le diable ne parle pas faire, l'homme. Mais la est vers la femme, parce que la femme est le repère, le terrain sur lequel elle va se mettre pour se reproduire. Vas-y. Elle a donné aussi à son mari. Elle a donné aussi à son mari. Il était auprès d'elle. Et il a mangé. Et il a mangé. Les yeux de l'un de l'autre souffrirent. Est-ce que tu Je suis maintenant ah. Dans le commencement, Dieu les a créés, ils étaient, ils étaient à vieux, mais ils étaient nus. Ils étaient nus. Mais la vie dit ils n'avaient même pas honte. Ça veut dire qu'ils ignoraient l'importance. La valeur de la nudité, il ne voilà. savait pas ce qu'elle disait. Cela, maintenant la bibliothèque, ils ont mangé le fruit net. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrit. Les yeux de l'un de l'autre Il connut qu'ils étaient nus. Pour manger pauvre, j'ai besoin de savoir qui est Jésus. de Je Oui, et, et ayant cousu des feuilles de figuier, au lieu de cacher la bouche, je suis de réellement manger de la bouche. Là. Ayant cousu des feuilles de figuier. Il s'enfuit des ceintures. Attends dit à sa voix, dit ça, qu'est-ce que tu portes là, c'est trop précieux. Arrête de faire des sans de la poussière. Il <rire> <rire> <rire> faut pas protéger dit. ça. Il ne faudra pas que n'importe quel capa vienne à ça dessus. Et ayant cousin des, de des, des feuilles de figuier. C'est très très précieux. Ayant cousin des feuilles de figuière. Il s'enfuit des ceintures. Il s'enfuit des ceintures. Alors j'attendais la voix de Dieu qui parcelait le jardin vers le soir. Regardez-vous. La Bible dit qu'ils ont mangé. Ils ont mangé. Dans la Bible là. Il y a plusieurs sortes de manger. En question, trois sortes de manger. Quand tu as faim, tu peux aller faire nourrir tout pour manger. Ça, c'est manger naturel. Le manger spirituel, l'homme se nourrit de la parole de Dieu. Quand le diable a tenté, je viens en disant si tu es le fils de Dieu, transfère cette pierre en pain. Je viens dis, à dire quoi L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais comment est-ce qu'on se nourrit de la parole de Dieu En tout cas, nous sommes après, nous nourris comme ça spirituellement. Nous mangeons autrement la parole de Dieu. Maintenant, il y a un troisième manger. Ce manger appelé adultère. La Bible ne dira jamais. Tu père que tu as la utilité. Tu as jamais montré comment coucher un fond Le sens que tu pendras, tu as jamais montré l'utilité. Mais ça se révèle seul dans la marche. Le jour où tu as découvert la révélation, tu gardes ça pour toi seul. Sans faire bruit. Parce que qui peut garder pour l'avoir découvert C'est une révélation pour, toi, pour tout être humain qui est en condition, tout en fonctionnement normal. Nous sommes Proverbe les hommes. est la voie de la femme adultère Quand est-ce que nous sommes Quand est-ce que nous sommes C'est tu connais tu connais C'est tout Non, non, non. On est c'est spirituel. C est à parti. À César, c'est quelqu'un y à César. Et à Dieu, c'est qui est Dieu. Qu y elle fait quoi Elle mange. Jean. Elle mange. Elle est sur la bouche. Elle est sur la bouche. Lui dit Je, Je, Je n'ai plus fait de de Parce qu'il n'y a pas de traces. Manier quelque chose, pas fait de mal. Et ayant a cousu des feuilles de figuier. Nous continuons. Ils ont fui des ceintures. Ils ont pris des ceintures. vous d'attendre la foi des pieux qui braveront le jardin. Dieu a sanctionné. C'est que a commis à douter la spécialité. Elle a couché avec un autre qui n'est pas son mari. Elle aussi, elle a commis la spécialité c'est qu'elle a couché avec un autre son mari. Maintenant la suite des choses pour nous éclairer. Fais le choix. L'éternat, tu as dit oui. qu'il t'a appris que tu es nu. Il t'a appris que tu es nu. Est-ce que tu as mangé des lapins de ta mère de Le plus les a créés aujourd'hui, ils n'ont jamais su qu'ils étaient nu. Mais ils ont été créés nu. Et il a fallu ce jour pour introduire la connaissance, l'importance, la valeur de la dignité. Oui. L'homme répondit, répondit. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de lapins. Dieu dit, quand il était seul est-ce est qu'il y a une femme qui fait ça? C'est pas toi qui as une femme là ici. C'est un peu de ça, depuis celui-là, Dieu ne peut plus donner femme à quelqu'un. Parce que tu vas dire, Dieu m'a donné femme, de donné femme de donné, tu vas pas me connaître, tu vas dire, Dieu, tu m'as donné femme, tu vas dire, Dieu, femme, faire ça. Ah, c'est une piège! C'est une piège! Il n'a pas Quand est-ce qu'on sait qu'une femme est piège? C'est ça! C'est ça, c'est écrit sur son front, piège. Tu vois? Mam lepsze formy, Oui, c'est un homme. C'est un homme. C'est une vierge, C'est une vierge. Qui n qui n Il n'a pas fiancé. Il n'a pas fiancé. Et qu'il couche avec elle. Et qu'il couche avec elle. Ça veut dire qu'après la séduction, c'est ce boucher qui vient. Tu vois la méthode. La femme dit, mais c'est quoi le pas temps, Et j'en ai mangé. Il est cassé. Et t'es là, tu as dit au serpent. Puisque tu as fait cela. Il a remarqué très bien. Une injustice notoire manifestée par Dieu à l'égard de Satan. Souvent le juge sur notre tribunal. Il a posé la question à Dieu, il s'est justifié. Il a posé la question à elle, il s'est justifié. Mais arrivé sur le diable, il ne a pas posé la question. Pourquoi ah. Pourquoi ce silence c'est plus le maudit directement Pourquoi Il est seul et les besoin qui vont pouvoir mourir. tu un point. Oui. Puisque tu as fait cela. Puisque tu as fait cela. Tu seras maudit. Tu seras maudit. Tu seras maudit. <rire> tu seras maudit. Entre tout le bêta. Attendez un peu, je laisse chapitre 1 le verset 12, je laisse chapitre 1 le verset, vers 4 à verset 5. Je chapitre 12, la table la nature La terre produit de la verdure De l'herbe De Portant de la semence de la semence selon, selon son espèce Des arbres donnent du fruit Des arbres donnent du fruit Et ayant donné la semence Et ayant donné la semence Je que cela est démontré Ça va frère C'est y que tout arbre que tu as créé porte un nom Et que chaque arbre se reproduit selon son espèce Tu as mis la semence de blé de la terre Tu l'as planté blé Elle va sortir aussi blé Cette semence Tu comprends peu Alors, tu ne peux pas planter flèche, ça va sortir maïs. C'est que ce jour-là, tu ne peux plus dire. Chaque semaine c est, c est met de la terre va se reproduire exactement. C'est ça la loi de la révolution. Mettons ce tête, il l'a appelé. Il est bon du tête, le bétail. Est-ce que ça ne serait pas reptile comme nous le voyons aujourd'hui Explication. La Bible dit quoi Oui. Dieu dit, Bien dit, que la terre produit des animaux ces animaux selon leur, selon leur espèce du bétail, du bétail, du bétail. Du, du. Ça veut dire que la classe de bétail est différente de la classe de quoi encore des reptiles. Des reptiles. Et animaux terrestres. Donc on ne doit pas confondre la, la, la, la classe de bétail et de des reptiles. Vous comprenez Mais ce serpent-là, lui, il est maudit d'entre de de ce qu'elle passe. Genèse 3,14. Oui. Le très serpent. Le traité au serpent. Puisque tu as fait cela. Puisque tu, tu as fait cela. Tu seras maudit. Tu seras maudit entre tout le bétail. Il a maudit entre les bétails. Il n'y a pas maudit entre les reptiles. Ça veut dire que c'est simplement que ce tête, c'est son nom qui est serpent. Le c'est les anglais qui arrivent à expliquer ce mot. Ils disent à snake, à tout les qui veulent dire serpent. mettra ce tête-là, son nom c'est serpent. Vous comprenez? Alors serpent est différent des reptiles. Lui c'est son nom qui est serpent. Comme encore côte voir il y a des villes qui s'appellent. Il y a des villes qui l'appellent bateau. Il y a aussi des villes qui s'appellent. Mathieu, il faut être initié maintenant pour savoir faire la part des choses. Vous comprenez? Alors, ce qu'il de nom qui ne serait pas, mais lui-même ne passerait pas. Et vous pouvez voir encore une citation de Jésus dans Matthieu 23, le verset 3 à 38. Je dis, c'est un des cas Il a dit, reste vipère, serpent. Et Jésus l'a dit, est-ce que c'était un pluie qui était en face de lui Matthieu 23, 33. Oui. Serpent. Serpent. Reste vipère. Reste vipère. Comment ils s'appellent pour le sentiment de la chair Voilà, j'ai dit qu'ils adressent aux pharisiens en les classant de serpent. Est-ce que c'était est un vrai serpent Non. Mais c'est carré la nature de cet être sauvage, de cet être diabolique, du nom de serpent. Non, c'est sa descendance qui est là. Cette descendance aujourd'hui c'est catholique. Les pommes, voilà. Jean-Paul II, Jésus-Cario, Gaïen, Jean-Baptiste, Jésus, l'apôtre Paul oui. Iscario, la avec moi voilà. aujourd'hui. Alléluia! le trait de Dieu sera pas. Puisque tu as fait cela, tu, as fait cela tu seras maudit en tout le bétail. Tu seras maudit en tout le bétail. Tu marcheras sur ton front. Le même majeur conjugué à quel oui. temps? Tu marcheras. Ça veut dire qu'on l'homme. L'homme ne marche pas sur ce C'est un joli garçon qui se promet au jardin. Ezekiel c'est qu'elle dit 22, verset 11 à 15. C'est un homme bien bâti qui se promet au jardin. Il ne l'en pas. Oui. La parole de l'éternel. La parole de l'éternel. Et c'est qu'elle 15. 22, verset 11 à 15. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Mets fi à adresser à ces mots. à mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complète sur le roi de fils. Prononce une complète sur le roi de Dieu tu, tu lui diras. Tu lui diras. Et pour le Seigneur l'Éternel. le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le son à la perfection. Quand moi Dieu y criait, tu mettais le son à la perfection. Étais plein de sagesse. Plein de sagesse parfaite. Les gens disaient que Satan es est -ce que es vilain. Est-ce que c'est qui est vilain? peut lui. Voilà. La corde. Un joli garçon, c'est lui qui l'a servi. Mais tu es vilain. Un monstre, tu vois celui qui Parfait en côté. La Bible dit que Satan était parfait en côté. Tu es en de têtes. Ceux qui montrent Satan avec des de temps comme ça, avec un visage noir, c'est les grands parents des sorciers du vrai-là. Ce n'est pas Satan. <rire> La Bible dit quoi Tu es dans de têtes. Tu es Le jardin de Dieu. Tu vois maintenant Le satin de têtes. le jardin de Dieu. Lorsque c'est là-bas, il a servi tu Continue. Je mettrai une initiée je une entre toi, toi entre toi et la, femme et la femme Entre ta postérité. Postérité c'est quoi Je chapitre 10, Je laisse le verset 7. Qu'elle 12, je laisse 12 7 le Qu'elle n'a pas de postérité, c'est la descendance. Je laisse 13 13 à 14. Les 13, 13, 14. Mille... oui, la du 7 Je laisse ans. à Paris à Et lui dit je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité à ta postérité, quand il parle de sa postérité, il s'agit bien de sa descendance. Vous comprenez C'est sa descendance, sa postérité. Oui. Il est de 13 14 à 15. Oui. Il était dit Abraham. Après que l'autre se fasse séparer de lui. Ah. Lève les yeux. Lève les yeux. Et, et va du milieu pour ce pauvre périssage là vers le nord et le mythique oui. vers l'Orient et l'Occident vers l'Orient et l'Occident car tout le pays que tu vois tout ce pays que tu vois là tout je, le pays que tu vois je le donnerai à toi je le donnerai à toi et à ta postérité et à ta descendance après toi A à tes entrailles au fruit de tes entrailles dans la Bible si je que un en imitié entre toi entre toi et la femme entre toi et la femme entre ta postérité entre la postérité de toi le diable et sa postérité Mais comment elle a reçu avant avoir une postérité Comment la ja mam posterity? Celci t'éclatera na tędy. Powiem, że posterity, bo mam mam Celle-ci te tracera la tête et tu lui blesseras le talon Il dit à la femme J'augmenterai la, la souffrance de tes processus. attention Voilà le point, ça y Qu'est-ce qui se passe qui il y a <rire> une grossesse Si toi tu es le fruit de pomme, moi je suis le fruit des rapports de mon père et de ma mère. tu ne pas ça. Le manque de, de fruits, quel fruit Tu enfanteras avec la douleur. Je multiplierai la douleur, la souffrance des ta grossesse. La dire qui est qui qu'ils ont posé la trahir de la grossesse. Mais qu'est-ce qui se passe, depuis plus une fois que tu as aujourd'hui Parce que la Bible dit tu y as créé chaque espèce selon sa reproduction, selon sa semence. Et chaque espèce doit se reproduire selon sa semence. Mais la question qui se pose est-ce qu'aujourd'hui papa n'est plus papa Papa est papa. Est-ce que pomme n'est plus pomme Au moins, dis papa, dit pomme. Mais la Bible dit aussi. Il dit à la femme, tu la souffrance de ta grossesse. Je vais augmenter, moi, tu es la souffrance de tes grossesses. Tu la porterais avec la douleur. Tu la avec la douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Quand pas de désir puis il de là. Mais la possession. puisque tu as fait ça, pour avec un autre là. se semaines, ton sexe doit se trouver vers son mari. C'est lui qui doit dominer ah, sur toi. Maintenant de la Genèse 3. oui afin de, deux attends attends donne à sa femme donne à sa femme le nom d'Ève le nom de F, car car elle a été la mère elle va été la mère de tous les vivants Elle a tiré la main de tous les vivants. Oh, elle a tiré peu plus par les fils du diable, tu le prends, russe. Bon, Dieu, elle la main de tous les vivants. Mais elle n'a jamais dit qu'elle a été la main de tous les vivants. Donc voici simplement ce qui s'est qu passé. Et pour te faire voir le nom du père de C.I.K.A., je vais te lire ça. Jean 3-12. Elle n'est pas ressemblée Un ne pas ressemblant... Un à caillet. À Il est tête du malin. Est-ce qu'il y a un malin? On va lire le nom du malin. Il n'y a pas ressemblé à du malin. Matthieu 13, 36. Alors je envoyant la foule, la foule, il entra dans la maison. Entra de la maison. C'est d'ici qu'il s'approche de lui et dit. C'est d'ici qu'il de lui et dit. Explique-nous la parabole des livres du champ. Explique-nous mettre la parabole des livres du champ. Je C'est lui qui sème la bonne semence. C'est lui qui sème la bonne semence. C'est moi je suis le champ. Le champ. C'est le monde. C'est le monde que vous peuplez. La bonne semence. La bonne semence. Ce sont les fils du royaume. Ce sont moi mes fils. Livres. Livres. Question des fils du malin. Ce sont les fils du malin. L'ennemi qui les a engendrés. Donc, on dit que Kagan était du malin. Ça veut dire que le père de Kagan, c'est le diable. Amen. Ce serait passé. Vous comprenez? Donc, euh, voici ce qui peut se passer. Maintenant, on va voir dans la lignée d'Adam et dans la lignée de Kagan. S'il a mentionné un jour le nom d'Adam de dans la lignée d'Adam, nous lisons. Genèse 1er. Genèse 5e 1er. 5e 1er. Voici la postérité d'Adam. Voici la descendance. On nous le fait ici. L'ordre chronologique, je vais suivre l'ordre chronologique. C'est que Gaïa va figurer à la première place dans le testament d'Adam. Mais malheureusement, son nom ne figure pas. Oui, voici la livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il est dit à la ressemblance de Dieu il y a fier à la ressemblance de Dieu. Adam, âgé de 130 ans. Algé de 130 ans, engendré un fils à sa ressemblance. À Jandré, fils à sa ressemblance. Je selon son image. Selon son image. Il lui connaît le nom de Tu vois maintenant En sept mais plus tard, après la mort de Tabel. Après la oh, eh, Kaya avait son eh, jumeau. Après la mort de, de, de Tabel, plus tard à j'ai fils. Mais la Jabelle appelait comment euh, il s'appelle Kaya son fils. Oui, Adam, attends. de de 130 ans, âgé de 130 de 130 ans, âgé de 130 ans, son image, selon son image, lui le nom de 7 et lui le nom de 7. Ça veut dire que le nom de Caïa ne figure pas dans le testament de Adam. chronique 1, à 4, un chronique 1, 1 à 4, mais si patriarche, à Adam, âgé de ans, oui, un un fils à sa ressemblance, selon son image, un le nom de sept. le jour d'Adam après la naissance de 7, fille de 800 ans, un engendré de fils et de fille. Ça dire que c'est 7 ans selon Dieu ici, que son fils même. après la naissance de 7 plus tard. 7 ans, oui, âgé de 105 ans, âgé un âge, âgé et, et ans. 7 vécu après la naissance de 9 ans. Voilà. 807 ans. 807 ans. Toutes les après les soucis chaque jour. Chronique. Chronique 1 chronique, chronique. Ouais, chronique à 4. Voilà. Les 10 patriarches. Les 10 patriarches D'antemps à Noé. En réalité, Kage doit se trouver dans l'intervalle. tevales. Noé, non C'est ça. Les 10 patriarches d'antemps à Noé. Attends. Attends. Virgule. Virgule. 7. On saute, Kage. Adam, virgule, sept, virgule, virgule, enoch, Kenan Kena. qu'est-ce Malade, malade, j'ai enoch, voilà, là, ça va, les mecs et Noé, il n'a pas dit là, Luc 3, 23 3 à 38, ah. et fils de Dieu, d'ailleurs, toujours, regardez, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous a révélé que son père en réalité était le malin, c'est pas là, Adam a appelé sa femme, Ève. Du nom de M parce qu'elle a été la mère de tous les enfants. Donc, euh, c'est là ce qui se passe. Ok. Je ne vais pas dire faussement, hein, tromper la femme et aller avec elle. La Bible a déclaré que le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé. Donc, c'est qui là Je dire tromper. Mais ce n'est pas forcément, ce n'est pas pour moi. C'est la ce n'est pas aller avec, euh, avec la parole. Bon, maintenant, je prends encore euh, dans Genèse, Genèse chapitre 2, Dieu, la part du verset 7 et la part du verset 8-7, jusqu'au verset 18. On lit pourquoi j'ai dit ça, tout le monde. On peut lire. On peut lire. On peut lire. On peut lire. On va le La du verset 7, L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, le souffle dans ses marines, un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'éternel Dieu planta un jardin à Edème, en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir. C'est bon à manger. Là je vous avez compris. Maintenant je vais voilà. Au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel le Dieu donnant se donne à l'homme. Tu pourras manger. De tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans le jardin, toute espèce d'arbre. Et au milieu de ce jardin, c'est couvert l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de vie. Est-ce que ces arbres-là se couvrent de tout ce jardin? Par contre, les autres se couverts en fait c'est dans le jardin Mais pas au milieu. sinon la vie... tiens maintenant et puis ils ont dit encore il y a eu des fleuves qui étaient là qui arrosaient ce jardin et c'est après maintenant qu'il est donné Dieu à jugé propre de créer la femme parce que en ce temps Dieu n'avait pas encore créé la femme quand Dieu donnait ce don à la femme et à l'homme la femme n'avait pas encore été créée donc c'est hormis oh, la femme que Dieu a donné ce don à l'homme C'est après maintenant que Dieu a créé la femme. Donc, quand on me dit que eh, le, le, en fait, eh, le péché, bon, la désobéissance et la désobéissance, c'était les rapports sexuels. La Bible dit que c'est faux. Oui, dit, dit la... ça. As dit ça. Je dis, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, la Bible dit que ce n'est pas les rapports sexuels. C'est quoi C'était quoi voilà. Que parce qu'on a déjà on voit quelque chose Dieu a créé le jardin et au milieu de ce jardin se trouvait là de la connaissance du bien et du mal et il y avait, y avait un bon arbre dans ce jardin et dans ce jardin autour de ce jardin il y avait des fleuves qui étaient là qui arrosaient ce jardin donc bien entendu ce n'était pas, ça ne parlait pas d'une personne ce jardin ne parlait pas d'une personne on dit encore, au milieu de dire que l'âme de la connaissance du bien est du mal. L'âme de la connaissance du bien est du mal. Pendant ce temps, la forme n'avait pas encore été créée. C'est après maintenant que la femme a été créée. les recommandations. La C'est que Dieu a donné à l'homme qui n'est pas. C'est Dieu a répondu à l'homme qui n'est pas. J'ai été quoi Parce que là, la femme été créée. La femme avait été là. En ce moment, on pouvait dire. Donc, je ne sais pas que. Si c'est ça, si c'est ça, tu n'as plus. Laisse-moi te gagner là-dessus. Non, pas. Parce que pour toi, si elle a il n'y a pas de nerfs. Non, mais je ne suis pas fini. Non, mais tout ne ce qui s'est passé. je sais pas ce qui s'est passé. Il Il a dit je elle a mangé la première je vous la du temps comment Mais tu ne sais pas que tu ce qui s'est passé. Mais ça pas ici. Mais la Bible a tout la Bible pour notre justice. Donne-moi le temps du qui sont marchés. Le le Il va dire que c'est pomme. Quel parce que tout ce qui est là qui a pas nom Je vous dis justement. Maintenant, dans l'antiquité, il y a eu des espèces qui ont existé. Il y a eu des qui ont Qu'est-ce qu qui se pas passe pour qu'un me tombe à comprendre, Quand dit choc la douleur, c'est on pouvait avoir une grossesse. Mais dès la douleur était. Qu'est-ce qui se pour tombe à 7 je parce que a dit je la de ta Il pas de qu'il ça? dire que la proteste, est bien là. Qu'est-ce qui se passe pour être en que tu compris.